Thank you. Pose dans le quartier trop froid pour rouler. Là, se demander combien de fois la maman a trollé. Il y a des poteaux qu'on percé, d'autres passent la faire d'autres HP star tourillage nouné. Mon public est spécial, c'est ce que je voulais dans Vianoy, il y a du mugi puis d'un coup c'est du Viané. Je sais que ça vous assure de dire que je ne rappe plus, le serveur est parout puis là je bois de la Red Bull, elle cherche un mec brutal. normal que te friendzone, je depuis tout le Ouais, demande à Vianzo, de Panama Compton, j'ai toujours payé contente et vente un décolpe bouge pas mais il se contente de dire là, tom -tom, pom -pom -pom. De Harry, la tumtum, mais elle monte je 140 en ville, la police me va baliser, me est que permis je le récupère le lendemain mon avocat n'a pas de comment mon avocat n'est pas marrant mon avocat pourrait défendre les assassins de mes parents j'arrive en mode cake caché derrière la vapeur s'il y a du bruit tu caches derrière le radiateur pendant que je me prends la tête avec ma sœur le châtiment de se tomber sur le peuple associateur si je prends la nationalité française j'ai bien peur de devoir accepter de rejoindre les militaires et de aller sur des champs d'obus des munitions fabriquées chez vers le sud de l'équateur et colle busoni à cacha sur le directeur je connais la direction du commandos émigrants j'ai pilé des textes de guip pour des mots passant devant moi sans en la valeur si tu me cherches ana fic dar gars assis qui fume la chiche je sur le spar Vous écoutez, vous mele, connais les réponses. Elle veut savoir ce que ça veut dire avec le phare n'a pas du prix, on va pas, leur les pires, n pas le corrotit la bande de traverser le Nil, de plus en plus nombreux malgré qu'on se termine, ici les murs sont moisis mais ils ont mis du vernis. Laisse-moi quelques temps frère, le temps que je réalise que le cœur est vide vide comme la garde au Si tu me à la fin de casse, une goutte de sang. pour des deux colorevalidés par assez comme le club de Rotter maniaque de la propreté comme la famille Boloé. Je pense tu renseigner sur toute la semaine pour vous dire que les choses n'évolueront jamais. Je suis dans ce un peu Pedro tout le minimum de précautions qu'affracement je connais la fin du rêve, réformer l'Afrique, je pas avoir la Suisse, la duna regard te regarde à sourire quand elle te sus, si tu veux une garantie pour aller t'assigner ton contrat à cause un fait de don à maison Batiathus, ça fait cette pige que je marche sur des corps, J'étais je suis je serai le roi du Nord. Personne va casser les coudes, je prouve qu'on va avoir et de toute façon c'est possible que j'ai les couilles on a. Je sens toujours comme un cheval sache que l'Inde n'avancera que par la Russie. J'écoute le bout d'appli qui te Tu la porte ton fils de je suis toujours à la maison l'homme est noir je ne fais pas ton division si tu me herser la vie c'est quoi cette éducation ça ne change rien si tu dis que j'ai raison si tu me cherches à la vite une goutte de sperme voilà l'histoire tu vas te faire mal canal l'histoire j'ai fait le tape je juste pas si tu me cherches à la vite une goutte de sperme voilà l'histoire tu vas te faire mal canal l'histoire j'ai fait le tape je juste pas si tu me cherches à la vite dar